Les plus jeunes ne me regardent pas, les plus âgés m'ont oublié. Les plus jeunes ne me regardent pas. oh que je suis triste et seule ici, les plus jeunes ne me regardent pas, les plus âgés m'ont oublié. Les plus jeunes ne me regardent pas. your own humanity has underestimated the consequences of computerization